Alors, je ne sais pas si tout le monde a eu la chance, dans son enfance, la grâce d'avoir une maison de famille. Une maison de famille, une maison où on regroupe les enfants, les petits-enfants. Alors, c'est le cas chez vous, là, hein, les donzelles. Il une belle maison où vos grands-parents vous accueillent pour les vacances et vous vous retrouvez tous ensemble. Et c'est merveilleux, vous retrouvez les cousins et puis dans cette maison, eh bien, on vit des choses merveilleuses, on s'amuse, on vit des temps familiaux, on vit des temps de rituels familiales qui sont merveilleux et qui vont permettre à notre vie, à notre âme de grandir sous le regard de l'amour de nos parents, de l'amour de nos grands-parents et derrière eux bien sûr de l'amour de Dieu. Et tout ça est merveilleux et vraiment très important dans nos vies. Vous savez, ces maisons dont on prend soin, que l'on bichonne, que l'on que l'on a hâte de retrouver, ces lieux dans lesquels nous avons vécu tant de choses. Ceux qui ont la grâce de vivre ça comprennent ce que je dis. D'avoir ce lieu où nous savons que eh bien c'est un lieu sûr, c'est un lieu d'amour, c'est un lieu où nous sentons l'amour de Dieu et où nous nous retrouvons en famille. et eh bien, voyez, ce lieu, nous l'avons tous d'une certaine manière. Parce que nous avons notre famille de la terre, mais nous avons aussi, et elle est très importante, elle est peut-être même plus importante encore, notre famille du ciel. Cette famille qui a pour père Dieu le Père, qui a pour mère la Sainte Vierge, et dans, dans laquelle nous avons d'innombrables frères et sœurs qui sont tous complètement imbibés de l'amour de Dieu. Donc cette famille, nous l'avons tous, et la maison de famille, eh bien, eh bien elle est très importante à connaître, c'est notre Église. Lorsque nous allons à l'Église, nous allons dans la maison de famille. Quel que soit le lieu où se trouve l'Église, c'est la maison de la famille de Dieu. C'est un lieu saint, un lieu sacré dans lequel on trouve nos frères et sœurs de la terre qui croient en Jésus qui sont les frères et sœurs du Christ et puis nous voyons aussi tous nos frères et sœurs du ciel vous voyez pourquoi il y a toutes ces toutes ces statues là ils sont notre famille aussi et nous nous retrouvons dans cette maison de famille pour vivre des événements extraordinaires des événements tellement importants où nous vivons et eh bien nous nous unissons à Jésus et nous vivons des moments de charité d'amour d'unité dans le Christ autour du autour du Seigneur, euh, sous la, le regard de Dieu le Père, de la Vierge Marie. Alors vous voyez, c'est tellement important d'avoir cette maison de famille, c'est tellement important d'avoir cette église comme cette maison de famille, que nous bichonnons, dont nous prenons soin euh, de tout notre cœur, nous, nous, nous passons du temps ici, mais nous devons aussi venir, vous voyez, faire le ménage, euh, essayer de, de l'embellir autant qu'on peut, pour que cette famille soit cette maison de famille soit vraiment notre lieu, notre maison. Ceci est extrêmement important, pas seulement pour des considérations simplement humaines, mais parce que ça nous permet de comprendre à travers ces lieux que Dieu nous donne qu'il y a un lieu dans lequel Dieu habite plus intensément, plus profondément que tout qui est le lieu de notre corps même. Vous cette maison de famille, elle est le symbole de notre corps même. Et lorsque nous aimons cette, cette maison de famille, c'est nous-mêmes que Dieu apprend à aimer. Il nous apprend à comprendre que Dieu habite en nous et que nous devons nous chérir nous choyer de la même manière que nous chérissons et nous choyons, nous choyons notre maison de famille. Il veut nous apprendre à nous aimer et à aimer nos frères qui sont eux aussi des temples de la présence de Dieu. Alors vous voyez, tout ça est fait pour pour nous. Bien sûr, nous sommes là pour louer le Seigneur, mais à travers ça, nous apprenons à nous aimer nous-mêmes tel que Dieu nous aime. C'est tout le cheminement que Dieu veut nous faire faire à travers l'Église. Comprendre à quel point nous sommes chéris de Dieu, à quel point il nous aime, à quel point nous devons aussi nous aimer comme Dieu nous aime avec tendresse, avec douceur. Vous voyez, dans ce lieu ici, il se passe beaucoup de choses. Nous louons, Dieu vient, Dieu est présent, il est toujours là. Nous, nous le louons, nous l'aimons, et puis aussi, nous nous mettons à genoux, nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, et nous recevons sa miséricorde et sa grâce. Et bien, tout ça se passe ici, mais c'est avant tout à l'intérieur de nous-mêmes que ça doit se passer. En tout lieu, en tout temps, nous devons louer le Seigneur, nous devons le bénir, Nous devons adorer sa présence et nous devons aussi lui demander pardon pour tous nos petits péchés, petits ou grands d'ailleurs. Tout ceci, et eh bien, voyez, cette unité que nous devons vivre à travers cette maison de famille, cette église et notre corps qui est le temple du Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.